Merci de rester fidèle à radio Sangandero. Bienvenue à ce journal de la mi-journée Donc voici d'abord les titres. La réconciliation est en avance dans la province de Ruyigi. Trois personnes du chef lieu de cette province ont publiquement demandé... Pardon, ce dimanche à Roussengo pour les personnes qu'ils ont tuées lors de la crise d'octobre 1993. La pénurie du carburant fait parler d'elle chef, au chef-lieu de la province Ngozi, où aucune de ces stations ne, ne dispose ni d'essence, ni de mazout. À une semaine de la rentrée scolaire, les écoliers et les élèves vivant dans le site des sinistrés des inondations de Kinyadu, en commune Moutimbouzi, déplorent Le manque criant du matériel scolaire et demande aux hommes charitables de leur venir en aide. Et dans la chronique sportive de ce lundi, l'on vous parlera des conditions exigées pour devenir médecin du sport. Ouvrons ce journal par la page Justice Transitionnelle. Les trois personnes de la commune et province Ruigui ont publiquement demandé pardon ce dimanche à Roussengo pour les personnes qu'elles ont tuées lors de la crise d'octobre 1993 et cinq autres ont pardonné ceux qui ont tué les leurs. Les personnes ayant accordé pardon demandent aux bénéficiaires de servir d'un modèle aux autres. Pour Pierre Claver-Naïtialié, président de la Commission Vérité et Réconciliation, la demande publique de pardon aide la famille du bourreau et tranquillise celle de la victime. Cela s'est passé lors des cérémonies de festival de justice et paix célébrées ce dimanche dans la paroisse catholique de Roussengo. Depuis le single reportage signé Jean-Claude Chimiman. L'un est un homme de la colline Nganji en commune et province Rouyegi qui a demandé pardon à une femme à qui il a tué sa mère lors de la crise d'octobre 1993. Je m'agenouille devant toi, Suzanne. Je te demande pardon, Suzanne. Fais-moi pardon. Libère-moi, Suzanne. Libère mon cœur. J'insiste. Pardonne-moi. Ceux à qui le pardon a été demandé l'ont accordé sans mâcher les mots. L'une des laissait ainsi exprimer. Comme tu as constaté que tu as mal fait et que tu te souviens que nous partageons des repas de la part de ma mère, comme tu as déchargé toutes les personnes soupçonnées de l'avoir tué, moi, sincèrement, je t'accorde de ce pardon. Au total, trois hommes ont demandé pardon et cinq personnes, dont quatre femmes, ont accordé le pardon demandé. Selon Pierre Claver Ndaïchalié, président de la commission Vérité et Réconciliation qui, accompagné de quatre commissaires de la dite commission, a pris part à ces cérémonies, la demande publique de pardon libère la famille de celui qui a commis le mal et aide la victime. En demandant publiquement pardon, nous voulons qu'à la mort de celui qui a commis le mal, que le mal fait ne soit pas attribué à son enfant, à son épouse, alors qu'il ne l'avait pas consulté lors du meurtre. En plus, cela libère la famille de celui qui a fait le mal et en même temps allège la souffrance de la victime qui voit que le pardon lui a été demandé. Ce festival de justice et paix célébré ce dimanche à la paroisse Roussengo, a été une occasion de déposer des gerbes de fleurs sur une fosse commune des personnes tuées dans l'église à cette paroisse lors de la crise d'octobre 1993. Dans ces cérémonies, le gouvernement burundais a été représenté par Cyrille Nchimirimana, deuxième vice-président du Sénat burundais, Jean-Claude Kimchemerimana, depuis la paroisse roi catholique de Roussengo en commune et province Ruyegui Radio Isanganiro Merci Jean-Claude Neshimemana pour tous ces détails politiques à présent, le changement du pouvoir par voie du coup d'état est un modèle anarchique et condamné en Afrique il faut que les Africains Pensez au moins au développement de leur continent et non le contraire. Ce sont les propos de Zenon Daïsenga, politologue spécialisé en politique africaine. Selon lui, le changement de la constitution pour s'éterniser au pouvoir... Et à l'origine de la pauvreté en Afrique, il demande aux dirigeants africains d'arrêter le soif de se maintenir au pouvoir. Écoutez plutôt Zenon Isenga, politologue spécialisé en politique africaine. Il y a plus de 50 ans qu'on a observé le changement euh, du pouvoir en Afrique par voie de coup d'état. Le Burundi est parmi les pays qui ont connu son genre de changement de pouvoir par la force militaire, même si les motifs euh, varient sur le cas ou sur le pays. Euh, mais alors, on est dans le 21e siècle, euh, le changement du pouvoir par un coup d'état devrait être quelque chose à annuler et à effacer. Bien sûr qu'on a observé des démonstrations qui se sont manifestées en Afrique du Nord dans les années 2011-2012 pour la communauté internationale. Au moins, ces genres de démonstrations avaient un bon sens par rapport Au coup d'état normalement les coups d'état devraient être un chapitre à fermer en afrique euh, de l'autre côté euh, l'analyse critique montre que les sources de ces coups d'état seraient basées du fait que euh, les dirigeants africains changent de constitution afin de rester au pouvoir pour de bon avoir soif de rester au pouvoir devrait être arrêté aussi pour éviter euh, ce genre de coups d'état ou même euh, de rendre les coups d'État injustifiables. Euh, tenant compte de ce qui est euh, récemment arrivé au euh, Guinée-Conakry, Alpha Condé euh, a été le président pour plus de 10 ans et, et cela serait à l'origine de son coup d'État. Avec ces genres de coup d'État alors, l'Afrique euh, languisse euh, dans le désordre qui aboutisse à l'anti-développement. Malgré tout cela, quelques pays comme la Zambie, Malawi, l'Afrique du Sud, Kenya, pour ne citer que cela, sont à encourager et à prendre comme exemple typique pour la transition paisible du pouvoir. Le politologue Zenanda Isenga le dit après le coup d'état militaire sur ce dimanche en Guinée-Conakry. Une courte pause. Captez écoutez la différence. Je vous le dis en titre, la province Ngozi fait face depuis deux jours à une pénurie de carburant où aucune de ces sept stations n'a dispose ni d'essence ni de mazout. Pourtant, ce produit est disponible au marché noir où un litre d'essence coûte entre 4 000 à 5 000 francs burundais. Le prix de transport en commun a été en conséquence revu à la hausse de 500 000 francs. L'État avec Apolline Muzagara. Aucune de ces stations n'a ni essence ni mazout dans cette province. Mais sur cette station ou dans des kiosques des environs, certains clients sont servis en cachette. Certains pompistes expliquent qu'ils prennent le risque de, le vendre, de vendre le carburant destinés au groupe électrogène et d'autres disent qu'ils achètent l'essence qu'ils vendent en spéculant en commune de Moutaro de la province du Tegaï et ailleurs. Une bouteille en plastique d'un litre et demi s'en vend à son marché noir entre 6 et 7 000 francs en bidon de 20 litres s'achète à 85 000 francs Donc, en litre de essence qu'ils se vend, qui se vend normalement à 2436 francs, et entre 4 à 6 000 francs actuels. Les pompiers t'ignorent quand ils se réapprovisionnent. Et quant à la cause de cette pénurie qui impacte le prix de ce produit, certains de ces pompiers se répondent que leur patron parle de la revue en hausse de ce produit dans le pays où il s'approvisionne. Conséquence, le prix du transport à moto qui était à 500 francs est à 1000 francs. Celui et celui à destination de cette province en transport en commun augmenter 2 fonds. Les l'exercice de ces des motos, ainsi que les personnes en chantier ayant besoin de matériaux de construction. Demande au gouvernement de tout faire pour que ce produit soit disponible le plus tôt possible avant qu'il ne soit tard. Donc aussi, Apollinaire Mouzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire Mouzagara. Revenons sur Bujumbura où les personnes qui cherchent leur téléphone mobile volets disent être déstabilisés lors des démarches de demandes des papiers exigés dans différentes institutions. Certains au micro de la radio Isanganiro précisent qu'on leur livre des documents signés contenant des erreurs et sont exigés de recommencer les, déma les demandes. D'autres disent qu'ils dé qu dépensent beaucoup d'argent pour arriver à Bujumbura Il demande aux responsables des réseaux de, de télécommunications de placer les agences qui octroient ces documents dans tous les coins du pays pour leur faciliter la tâche. Les filles sont capables de conduire le taxi-moto. L'exemple est celui de Jeannette Wihanganye qui exerce son métier dans la ville de Muinga. Elle dit qu'elle s'est sentie capable d'exercer cette activité, qu'elle juge rénumératrice. Certains de ceux qui se déplacent par le taximoto apprécient le service rendu par cette jeune fille. Cette dernière appelle les autres filles à vaincre la peur et pratiquer ce métier uniquement exécuté par les hommes. Âgé de 22 ans, Oui Hangani fait le métier de conducteur de moto, comme Nema dit « taxi-moto ». Pourquoi ce choix J'ai commencé par conduire un vélo. Par après, je me suis sentie capable de conduire tous les véhicules de transport. Quand je faisais un trajet, je demandais au motard de me donner la chance de conduire et je conduisais dans une route sans embouteillage. Je me suis habituée et pour le moment, je suis motarde. La jeune fille dit que le métier lui permet, entre autres, de subvenir à ses besoins quotidiens. Je parviens à répondre à mes besoins primaires, dans le savant. On peut encaisser 20 000 aujourd'hui ou 15 000 demain, voire même 10. Je suis sollicité par les clients. Cela étant, ne pas avoir sa propre moto ne lui facilite pas la tâche. Ceux qui se déplacent sur la moto de la demoiselle Wihanganye, témoignent de sa façon unique de conduire. Considérant la façon dont elle conduit la moto, elle est vraiment compétente que certains des garçons. Comme elle a jugé bon de faire son métier sans tenir compte de son genre, cela fait qu'elle dépasse d'autres filles. Pour Jeannette Wihanganye, les filles devraient rompre avec la peur et de s'appliquer dans tous les métiers. Merci à Omer Andoine pour tous ces détails. Et page Éducation à présent, élèves et parents habitants, le site de déplacés de de suite aux inondations souvenirs en zone Gatoumba, dans la commune Moutimbouzi, demande d'être assistés à matériel scolaire. À une semaine de la rentrée scolaire 2021-2022, plus de 2500 écoliers et élèves ont besoin de ce matériel. Seuls près de 190 de la première année. Ont reçu jusque samedi les cahiers et stylos des états avec Marie Kanyang. 1 Mille ménages restent dans ce site d'Okinyinya 2, en site de déplacés suite aux inondations. Les locataires, eux, ont été placés ailleurs avec appui pécunier. Parmi ceux qui restent, plus de 2500 écoliers et élèves sont en besoin d'assistance en matériel scolaire. Alice Tuichime passe en quatrième année à quelques jours de la rentrée scolaire et dit n'avoir aucun cahier sur les 12 qu'elle va utiliser. Elle est tout de même contente pour son petit frère de la première année fondamentale qui reçoit quelques cahiers. Minane Christine est Elle a trois enfants et demande d'assistance. Aucun matériel jusqu'ici. Ils sont là, ils n'ont rien. On s'attendait à un don de matériel. Chez moi, j'ai trois enfants. Deux sont en quatrième et un autre en septième. « Nous demandons des cahiers, bref, du matériel scolaire. On approche le début de l'année scolaire. Ils en rendent bien fait. » Le site de 2 abrite plus d'enfants qui ont besoin du kit scolaire, précise Fulgence Manila Hinouza, président de l'association ACPDH, qui suit de près les droits des enfants dans ce site. Jusqu'à l'heure actuelle, les enfants de ce site n'ont pas encore eu le matériel scolaire nécessaire pour euh, bien débuter l'année scolaire prochaine. Du reste, nous attendons les, les autres acteurs de la protection, les autres donateurs qui œuvrent pour l'éducation, qui puissent nous aider à, à distribuer du matériel scolaire pour ces enfants. Ils ont besoin des cahiers, ils ont besoin des uniformes, des stylos. Le site de Kinyinyadeu, est l'un des sites abritant les sinistres des inondations des eaux de la rivière Arusizi et du lac Tanganyika, datant de mai 2020. Radio Isanganiro, Chronique Sport. Avoir un diplôme au moins dans la section paramédicale est la critère principale pour devenir un médecin du sport. Dr Jean-Claude Majambéré, médecin des joueurs de football, fait savoir que les médecins du sport commencent leur fonction de diagnostiquer et traiter les joueurs après les formations supplémentaires dispensées par les experts de la commission médicale de la FIFA le détail dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Kadzenet. Avoir des connaissances en médecine est le critère principal pour devenir un médecin de sport. Explication du docteur Jean-Claude Demadjambélé, l'un des médecins de la Fédération de football du Burundi. Les critères pour devenir un médecin de joueur, il faut d'abord avoir un niveau minimum dans la carrière médicale. Je dirais un peu d'homme, au moins un minimum, il faut avoir terminé la formation en paramédical. Puis, euh, il y a des formations complémentaires qui sont spécifiques à la médecine du sport euh, que tu doit avoir juste pour prendre soin euh, dans les meilleures conditions, des joueurs. Il précise également que le médecin de sport doit bénéficier des formations relatives à la médecine de sport pendant un délai déterminé. Ça dépend de quel type de formation. Il y a des formations qui sont certifiées. Donc ce sont des formations qui peuvent durer environ des semaines, deux mois, six mois, une année. Mais il y a aussi des formations diplômantes et qui doivent durer une année, deux ans. Donc ça dépend de quel type de formation. Dr Jean-Claude de ajoute que ces formations sont dispensées par les experts de la FIFA. Dans le football, au niveau de la FIFA, il y a des experts qui sont chargés de cela, qui donnent des formations aux experts de la Confédération, et ces de la Confédération donnent des formations aux prestataires ou bien aux membres des commissions médicales au niveau des fédérations, et les membres des commissions médicales au niveau des fédérations seront ensuite chargés de former les prestataires au clubs. Dans la prochaine chronique sportive, ce Le médecin de sport expliquera comment le médecin de sport traite les joueurs sur le terrain. C'est sur cette chronique que se referme à cette édition, mais à cela qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres.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 vivant dans le site des sinistrés Des inondations de Quignignan en commune Moutimbouzi déplorent le manque criant du matériel scolaire et demandent aux âmes charitables de leur venir en aide. Et dans la chronique sportive de ce lundi, l'on vous a parlé des conditions exigées pour devenir médecin du sport. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à Alphonse Koukimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikowanyanga et bon après-midi à toutes et à tous.